Ce que ça dit, qui t'aime louer, laisse-moi louer mon Dieu. C'est moi qui sais où ce qu'il m'a pris. C'est moi qui sais où ce qu'il est allé me chercher. Laisse-moi un peu louer mon Dieu. Laisse-moi un peu danser pour lui. Laisse-moi un peu sauter pour lui. Laisse-moi un peu chanter pour lui. Laisse-moi chanter. Lorsque je le loue, c'est alors qu'il agit encore dans ma vie. Alléluia. Donc, Vous dites tout moi comme ça la jodia ça rien le temps Fini le temps de reculer de yeah. la le temps de Est-ce que ce matin tu peux le déclarer On a déclaré un changement Turn around qu'on a dit On a dit qu'on recule plus, maintenant on avance On va vers l'avant Est-ce que tu es capable de déclarer ça sur ta vie Vamos lá,